Trina squad! Song, song, the 360 chevaux me demande pas si ça pousse Au dernier contrôle les condés ont tapé une face Donc j'ai cassé toutes mes puces J'ai senti la patate venir, j'ai appelé le ref et déplacer tous les housses Yank les clés heureux, leur cerveau fait des loopings comme montagne russe On négocie pas les chaos 9 000 il te laissera sans le chaos J'ai tapé dans sa dette comme Bobby 9 de I qui met des manchettes dans les ports Arrête de nous faire le gapo Tu vas te manger un aller-retour Les petits chez moi vont te laisser KO, vont te sortir à 5 heures avec les belles peaux Moi je connais toutes sortes de d'emploi à part qui prennent dans le boulot dans la Chant du sang corse comme Bonaparte Classique comme Col -S -S Hey Je pète la belvédère et je un peu C'est pour les morts Je roulais sans permis, les cons démons chasser Mais c'est cons sont plantés dans le décor hey, C'est partout la même merde heure au sud c'est les mêmes bled oh, up pas tous les frères qui tournent au star Comme des toupies Donc, Arrêtez de me parler d'oseille, vous vous faites carotter Vos contrats sabotés, vos dégains salopées, Vos billons s'abonner vos cartes bleu bloqué Vos soi disant prodigie nulachés y sur côté hey. J'arrive, sans laine, sans gram, sans weed. Les yeux levés dans le ciel. Solide, en vrai, pas comme les autres. En vrai, moi, j'suis le même est. Tu les payes, moi je de loin. Réchiche monnaie, ta mère chance. Un glock, un chargeur, long format. te montre quel cowboy, quel ladien. Nous 19, tu me croises en ville et tu la ramènes moins sur le web. J'ai ton adresse sauvegardée dans mon wave. Tu la ramènes moins sur nous, ouais. Je fais plus du rap, je fais du fist fucking. On les appelle sur leur GSM. Ces truffes nous font le coup du tunnel. Mais tu menaces, tu vis à vie en béquille. Dans ce putain de peur, ah, j'ai pas de vis-à-vis. -vis. Tu tiens pas une putain de minute dans mes choses On sort des chats, on sort pas des choux. Prends ce flingue, vas-y, vis ma vie. Prends ce flingue, ouais, vis ma vie. La seringue est dans le La jalousie y vit dans le bénéfice Son prix réside un peu dans son charme, Plus de verte pour plus de shit Première presse et je coupe sans richot Plus de drogue et pour plus de shit Plus d'ennemis plus sans et chaud Sans laid, sans grammes, sans weed, Les yeux levés dans le ciel Solide en vrai, pas comme les autres en vrai, moi je suis le même qu'hier, J'tire un peu la gueule Je dois dans la belle. La haine, ouais. oh. Faut que la haine, yes. faut que la bêtise, faut que la berne. J'suis dans les annales, en vrai dans le cul de ta mère. Arrête, sans red, sans gra, sans red, Solid, En vrai pas comme les autres, en vrai moi j'suis le même qu'ailleurs. Yeah.